les chefs religieux réagissent positivement au message sur l'élimination du préjugé religieux La communauté bahai a été grandement encouragée par la réaction des chefs religieux au message d'avril 2002 de la Maison universelle de justice. Le message appelle à une action résolue en vue de supprimer l'intolérance et les fanatismes. Délivré maintenant jusqu'au moins 1600 chefs religieux Dans plus de 40 pays, par le réseau des conseils administratifs nationaux et locaux de la communauté mondiale bahai, le message avertit que les brasiers allumés par les préjugés religieux qui se multiplent menacent de provoquer une conflagration mondiale aux conséquences inimaginables. Il exhorte les chefs de toutes les religions à condamner le fanatisme, à aux revendications d'exclusivité ou de partis, et à s'engager dans un dialogue inter plus large. À fin juin, la réponse était extrêmement positive de la part des chefs religieux, des universitaires qui étudient la religion et des spécialistes dans des disciplines connexes disant que le message est un appel opportun et grandement nécessaire. « C'est le bon message, c'est le bon moment », a dit le professeur Jonathan Sachs, grand rabbin des congrégations hébraïques unies de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Nous affrontons le plus grand défi que Dieu nous ait jamais lancé et c'est le message dont nous avons besoin. De plus, dans l'esprit de l'accroissement général, de l'activité interreligieuse et de la coopération au niveau mondial, plusieurs chefs bouddhistes, Chrétiens, hindous, juifs, musulmans ou autres ont fait l'éloge de l'appel contenu dans le message à un plus grand dialogue entre les religions. « Nous appuyons l'idée que les chemins qui conduisent au divin sont multiples », a dit M. Karan Singh, président du Temple de la Compréhension à New Delhi. « J'apprécie beaucoup la déclaration et le rôle de la foi baháïe lorsqu'elle essaye de réaliser l'harmonie et l'entente religieuse. Les rapports reçus des communautés bahayes indiquent que les délégations chargées de remettre le message ont été bien reçues. Nous avons ressenti une extraordinaire courtoisie à l'égard de nous tous, qui ne nous était pas destinée personnellement mais plutôt à l'événement même et au point inhérent au massage a dit Amy Marx membre de l'assemblée spirituelle locale des Barailles du Cap en Afrique du Sud qui a présenté le massage à une douzaine de responsables religieux locaux le massage souligne une tendance générale vers l'unité au cours du siècle passé Notons que les préjugés de sexe, de race ou de nationalité ont partout été reconnus comme inacceptables. Cependant, en dépit de l'intégration de l'humanité à d'autres niveaux, le préjugé religieux persiste. Tragiquement, les religions établies, dont la raison d'être elles-mêmes implique de servir la cause de la fraternité et de la paix, se comportent trop souvent comme une des entraves les plus redoutables à cette cause qu'elles aient longtemps donné crédit au fanatisme. en est une douloureuse illustration, écrit la Maison universelle de justice. Chaque jour, le danger grandit de voir les brasiers allumés par les préjugés religieux se multiplier et provoquer une conflagration mondiale aux conséquences inimaginables, continue le message. La crise exige des autorités religieuses qu'elles rompent avec le passé par une coupure aussi décisive que celles qui ont permis à la société de combattre les préjugés tout aussi corrosifs de race, de sexe et de nationalité. Les communautés bahaiis, nationales se sont d'abord concentrés sur la distribution du message aux chefs religieux nationaux, de même qu'aux universitaires et journalistes spécialisés dans la religion. Quelques exemples. Au Brésil, le message a été remis à quelques 44 chefs religieux, théologiens et universitaires religieux sur le plan national et à 330 chefs religieux sur le plan local. Dans la société brésilienne, les divisions religieuses constituent un problème. Ce message arrive à un moment très opportun. Il a le potentiel il a un potentiel pour apporter de nouvelles compréhensions. Jusqu'à maintenant, la réaction a été très positive. Plusieurs responsables religieux ont indiqué qu'ils distribueraient le message à d'autres responsables au sein de leur organisation. Dans un pays africain, le Conseil musulman national a réclamé des exemplaires supplémentaires pour les distribuer à toutes les mosquées de la capitale. Le doyen d'une université catholique d'Amérique latine a exprimé son désir de travailler avec la communauté Bahaï en vue d'élaborer un programme basé sur le message pour les professeurs et les étudiants. Dans plusieurs pays, des responsables ont répondu aux communautés bahai en leur adressant des lettres d'appréciation. Au Royaume-Uni, George Carey, archevêque de Canterbury et chef de l'église anglicaine a écrit « Je partage entièrement votre opinion que nous devons tous nous pencher sur la question de savoir comment nos différences peuvent devenir des forces en faveur de la paix et de la justice ». Dans cet objectif, une discussion très sincère entre les communautés sera nécessaire. En Tanzanie, Bihar Ilal Keshavi Tana, du Conseil hindou de Tanzanie, a écrit « J'ai lu le document avec un grand intérêt et je crois qu'il renferme un message très important, non seulement pour les dirigeants des groupes religieux, mais également pour tous les individus qui réfléchissent. Ceuxci doivent endosser le devoir et la responsabilité de démolir les barrières qui existent entre les différents groupes religieux de la famille humaine enant ce message au internet à www.b.